Tu n'as pas très bon caractère Après tout qu'est-ce que ça peut faire Je t'aime avec toutes tes défauts Tu en as pourtant de bien gros Pour rien tu as des colères Qui me crispent et qui m'exaspèrent Mais tu as des petits à côté Qui m'obligent à te pardonner Et puis toujours j'avais rêvé d'énonge Mais avec toi vraiment cela ne change Et lorsque je suis prête à te maudire Tu prétends que je pourrais trouver pire Alors je n'ai plus rien, plus rien à dire Très bon caractère Après tout qu'est-ce que ça peut faire Maintenant je suis résignée Tu peux tranquillement tout casser Je dois faire tes petits caprices Ou subir les pires injustices Cependant c'est plus fort que moi Je m'ennuie quand tu n'es pas là Parce que tu fais parfois trop de tapage, je deviens la risée du voisinage. Au lieu de me dire bonjour quand je m'avance, tous les voisins ricanent en silence. <rire> Ça fait toujours plaisir quand on y pense. Tu n'as pas très bon caractère Après tout, qu'est-ce que ça peut faire Maintenant, je suis habituée j'arrive à te supporter Et d'ailleurs, quand je me désole Je l'avoue, ce qui me console C'est qu'avec ce caractère-là Tes petits flirts ne résistent pas wat